Unité 6, projet, exercice 9. Écoutez. Ségolène fait un petit discours de remerciement. Répondez. S'il vous plaît, Arnaud et moi, on voudrait juste vous dire quelques mots. D'abord, pour vous remercier d'être v e n u à notre mariage. Cela a été un moment magnifique pour nous de passer cette belle journée avec vous. Là, vous nous avez fait notre premier cadeau. Et puis, le deuxième cadeau, encore plus beau, c'est votre cadeau collectif. Avec ce cadeau, nous allons pouvoir vivre notre plus beau rêve. Quinze jours sur l'île de la Réunion. Alors, merci à vous tous. On vous embrasse. très fort.